de fées en français. Le rat des villes et le rat des champs. Il était une fois un petit rat qui vivait à la ville. Il trouva une photo d'un ami de la campagne. Alors, il décida de lui rendre visite et de lui faire la surprise. Oh C'est horrible Cet endroit sent si mauvais Ça sent les animaux sales de la ferme Je vais vite aller trouver la maison de mon ami. Bonjour Oh, mon cher ami Comment vas-tu Tout va bien. J'ai voulu te faire une surprise. et quelle surprise Bienvenue à la campagne, mon cher ami « Je suis si content que tu aies fait tout ce chemin depuis la ville pour me rendre visite. » Les amis discutèrent un moment. « Tu as fait un si long voyage. Tu es sûrement très fatigué maintenant. Va te rafraîchir un peu. Pendant ce temps, je te prépare un petit quelque chose. » Le rat des champs se dirigea vers la ferme. Le rat des villes alla se rafraîchir. « Bien, bien, bien. » « Je vais aller cueillir de bons légumes frais !» Pendant ce temps, le rat des villes utilisa toute l'eau disponible pour se rafraîchir. « Ah Il y a tellement peu d'eau ici Ma ville est vraiment beaucoup mieux !» Le rat des villes sortit enfin, tout irrité. « Viens, on va manger dehors J'ai tout bien préparé pour toi !» Le rat des champs servit des patates douces, des betteraves et des navets, et du lait frais. « Je t'en prie, assied toi donc !» Le rat des champs servit le rat des villes. « C'est donc tout ce que tu manges à la campagne, de la nourriture fade et sans aucune saveur !» Le rat des champs fit de son mieux pour impressionner son ami, mais sans succès. Après le repas, le rat des champs décida alors de montrer sa ferme au rat des villes. Ah oh, L'air est si frais ici. Je peux même sentir l'odeur de ces fleurs. Qu'est-ce que c'est, ce truc vert Ce sont des pois frais. Ils trouvèrent alors ensuite un tas de compost. Ah oh, Ça sent tellement mauvais Ma ville, elle, est si propre Honnêtement, mon cher ami, je n'aime pas la façon dont tu vis, ni le type de nourriture que tu manges, entouré d'insectes et avec toute cette saleté Viens à la ville, s'il te plaît Tu oublieras tout ceci Je suis désolé pour le repas, mais il n'y a rien de mauvais avec ma nourriture Absolument tout est frais, ici J'aimerais que tu m'accompagnes à la ville pour quelques jours Je te montrerai mon mode de vie. Je te ferai manger du fromage, des pâtes, des noix et plein d'autres choses. Ça a l'air génial <rire> Je suis sûr que tu seras enchanté <rire> Le rat des villes prépara ses valises pour partir. C'est l'heure pour moi de partir. Merci, j'ai passé un bon moment. À bientôt en ville, d'accord Les rats s'embrassèrent et se dire au revoir de la main Quelques jours plus tard, le rat des champs prépara son sac pour rendre visite au rat des villes. Que ces immeubles sont hauts et que de belles voitures! Et quel bon repas se prépare! J'adore déjà cette ville! Ah! ah Oh, c'est bruyant !» Il arriva finalement à la maison du rat des villes. « Bienvenue, bienvenue mon cher ami, bienvenue dans ma maison !» Le rat des villes fit entrer le rat des champs dans la maison. Ils discutèrent un moment, tandis que les servants préparaient la table pour le dîner. Le rat des villes sentit la bonne odeur et dit… Viens, mon ami Le repas est prêt Allons-y Le rat des champs était très excité de bientôt pouvoir manger ce repas. Serre-toi, mon cher ami Il y a du fromage, du lait, des pâtes, des toasts, du beurre de cacahuète, du gâteau et des fruits. Merci Je suis vraiment impressionné par ton style de vie Je pense que je vais rester avec toi Dès qu'il commença à manger son repas, le servant revint, mais avec un bâton pour les chasser d'ici. « Sale petite créature dégoûtante Là, là, portez Viens, cours, cachons-nous » Le rat villes fut soudain très embarrassé. <rire> « Ne t'inquiète pas, mon ami, nous retournerons manger dès qu'elle aura tourné le dos !» Ils décidèrent de sortir faire un tour en attendant que la table soit débarrassée. Viens, je vais te montrer un endroit où on peut trouver toutes sortes de nourritures Ah oui Et où ça Au fameux grand magasin. En chemin, ils croisèrent un chat qui courait vers eux à toute allure. Vite Wow, wow, -ce « Waouh Waouh Qu'est-ce que c'était Mon cœur Bah si vite !»« Un bon gros chat qui sera parti dans une minute. Chut, ne fait pas de bruit !» Une fois le chat parti, ils entrèrent dans le grand magasin. Le rat des champs vit quelque chose d'étrange. « Qu'est-ce que c'est ?»« Fais attention C'est un piège à souris !» Et c'est quoi un piège à souris Eh bien, je ne sais pas trop comment te l'expliquer, mais à la seconde où tu attrapes le fromage à l'intérieur, tu restes coincé et tu ne peux plus jamais en sortir. Je crois que je vais avoir une crise cardiaque. C'est trop pour moi. Ok, n'exagérons rien, veux-tu Il faut juste faire attention. Eh bien... J'ai eu ma dose de course-poursuite, de sursaut et de me sentir apeuré ou effrayé. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Mais... C'est décidé, je rentre chez moi. Là-bas, au moins, c'est tranquille. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je préfère manger des produits frais dans mon jardin plutôt que des produits à la mode en ayant tout le temps la peur au ventre. C'est bien mieux de vivre une vie simple que de courir en permanence après les choses luxueuses de la vie. Alors, le petit Radéchamp retourna chez lui et il resta jusqu'à la fin de sa vie.